Merci de rester fidèle à la radio Sanganero. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce vendredi 24 avril 2021. Donc voici d'abord l'essentiel. Il n'y a pas de traité des êtres humains en Burundi. Constat du gouvernement du Burundi au cours du Conseil des ministres ces mercredis et jeudi. Vous aurez les détails avec le secrétaire général du gouvernement. Un millier d'entreprises a été enregistrées par l'agence de promotion des investissements PI au cours du troisième trimestre 2020-2021. Le directeur de cette agence l'a dit ce vendredi lors de la présentation des réalisations trimestrielles. Et en actualité internationale, une dizaine de chefs d'État parmi lesquels le français Emmanuel Macron sont en jaminant au Tchad pour prendre part aux obsèques du président Idriss déby Itno. Serafine Nakizimana, assistée par Bernice et Rahma, assure la mise en honte. Ouvrons ce journal par l'actualité nationale. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi et jeudi constate qu'il n'y a pas de traite des êtres humains en Burundi. Prosper Naguamié, secrétaire général de l'État, dit que le Conseil des ministres avait pris connaissance de certaines organisations de la société civile impliquant les institutions étatiques dans, le, dans la traite humaine. Il explique que les départs vont à la recherche du travail. Prosper Haugamie rappelle que le Burundi a ratifié des instruments internationaux de lutte contre la traite des êtres humains. Suivez le porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres a pris connaissance des accusations de certaines organisations tendant à impliquer les structures étatiques dans des actes de traite des êtres humains, en partant des cas de femmes et de filles interceptées en direction des pays du Golfe. Après analyse de la situation, le Conseil des ministres a constaté qu'il n'y a pas de trafic des êtres humains au Burundi, néanmoins. Comme le droit à la liberté de mouvement est reconnu au Burundi, le Conseil des ministres reconnaît qu'il y a des personnes qui se dirigent dans les pays du Golfe pour la recherche et du travail. Ces personnes sont de trois catégories. Première catégorie, celles qui y vont en bonne et due forme avec des documents réguliers. Deuxième catégorie, celles qui y vont sans documents ou avec des faux documents. Troisième catégorie, celles qui bénéficient soit de la complicité soit de la légèreté de certains agents de l'État dans l'analyse et le traitement des dossiers pour obtenir des documents alors qu'ils n'y ont pas droit. Le Conseil des ministres a rappelé qu'il n'y a pas de structure de l'État impliquée dans de tels actes. Si l'un ou l'autre agent de l'État se rend coupable de tel ou tel manquement, il est strictement puni à titre individuel conformément à la loi. Le Conseil des ministres a fait un clin d'œil au ministère de la Justice de faire attention et d'être vigilant dans la qualification de ce genre d'infraction. Le Conseil des ministres a réitéré en outre son engagement au respect des droits de l'homme en général et dans la lutte contre la traite des êtres humains en particulier. En témoignent les instruments internationaux et relatifs qu'il a ratifiés, ainsi que la mise en place de la loi numéro 1. 28 du 29 octobre 2014, portant sur la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes de la traite. Nous devons les propos de Prosper Nahuamie à nos confrères de la Radio-Nationale. Quelques brèves des provinces. Une femme habitant la colline Rutongo en commune Mouta de la province Rumongue est dans les mains de la police judiciaire à Guitaza dans cette même commune depuis ce mercredi. La police dit l'avoir arrêtée en collaboration avec l'administration locale à Rutongo, l'accusant d'avoir volontairement avorté et enterré le bébé dans sa chambre chez ses parents où il habitait après divorce, selon des sources à Rutongo. Le corps du bébé a été exhumé 12 jours après son enterrement, selon la police à Rumongue, au moment où certaines personnes de Rutongo informent que la femme a ainsi agi pour se mettre à l'abri des menaces de mort qui, qui pesaient sur elle de la part de sa famille. Sila Sendou Imana, coordinateur provincial du Centre pour le développement familial et communautaire Rarumongay, demande à la justice de punir exemplairement cette infraction et appelle la population de son ressort d'éviter de traumatiser les filles ou femmes à grossesse et non désirée au niveau de la police judiciaire de Roubongue. Le dossier de cette femme est déjà clôturé pour ensuite être transféré au parquet de Roubongue. La route rédienne, la RN5 menant euh, plutôt vers Rougombo et la RN9 menant vers Bubanza. N'est pas praticable depuis ce jeudi soir. C'est suite à la coupure du pont de la rivière Kajeke, situé entre Rugunga et Ndava Un camion rempli de sable est tombé dans le lit de la rivière important ce pont. Selon les témoins sur place, les habitants de la localité déplorent l'ignorance des chauffeurs de grands véhicules qui continuent à passer par ce pont malgré son état défectué. Au niveau de l'administration, on indique qu'on est en train de voir comment ce pont peut être reparé afin que la circulation reprenne sur cette route Kwagwema Randa. Le port rédien, les communes Cabarore et Kayanza de la province Kayanza s'est coupé hier au niveau de la colline Ruhinga en commune Cabarore suite à la lourdeur d'un camion qui transportait des planches. Sagouye Berkimas, administrateur de la commune Cabarore, qui confirme ces informations, indique qu'au niveau de l'administration, l'on prévoit certaines activités liées à sa réhabilitation selon les moyens disponibles pour permettre encore le trafic des biens et des humains. Rémi Chichahayo, le gouverneur de la province Kayanza, Quant à lui, demande pourtant à l'administration commune Cavarore de saisir ce camion jusqu'à ce que le propriétaire réhabilite lui-même ce pont, étant qu'on lui avait interdit d'y passer avant le dégât. L'administrateur de la commune Cabaroré demande au ministère des équipements, des infrastructures et des logements sociaux d'intervenir surtout pour la réhabilitation du pont Rélian, ces mêmes communes qui s'est coupé au niveau de la colline Nyanza-Tubiri sur la route nationale numéro 1 suite aux fortes précipitations s'étant abattue sur cette localité au mois de mars. Cela étant cet administratif en commune Kavarore Indique que le ministre ayant les infrastructures, les équipements et les logements en ses attributions s'était rendu sur les lieux et avant lui-même promis et avait lui-même plutôt promis la réhabilitation de ce pont au mois de mars par l'Office Burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction dans des meilleurs délais, mais que les activités n'ont pas jusqu'à aujourd'hui commencé. Isanganiro je vous le disais en titre, 1284 entreprises qui vont générer 4969 emplois d'après les prévisions ont été enregistrées par l'agence de promotion des investissements API au cours du troisième trimestre 2020-2021. Désiré Moucharitse, directeur de cette agence, le dit ce vendredi lors de la présentation des réalisations de l'API. Il ajoute que 60% de ces entreprises sont dans le secteur de l'agriculture. Suivez-le au micro d'Armel Moutore. Quel certificat d'éligibilité aux avantages pour des investissements ont été octroyés avec une projection de 6 868 emplois? Parmi les 15 projets, 300 d'or agroalimentaire avec un capital égal à 60% du capital total, 1 du secteur minier et son capital de 17,8%, 8 du secteur de l'industrie de transformation avec 16,7% du capital total annoncé. On en distingue aussi 15 projets nationaux, représentant 95% du capital et 5 projets des étrangers. Par ailleurs, Dans le cadre d'assurer le suivi de la destination des biens exonérés, la série suivie évaluation de l'Agence de promotion des investissements a effectué des visites sur le terrain supplémentaires visant à vérifier si les entreprises ont respecté leurs engagements pour faciliter le travail de traitement des demandes de certificats temporaires de conformité. Ainsi, au cours de cette période, l'appui a délivré 30 certificats temporaires de conformité aux engagements dans le cadre du code des investissements. De ces certificats temporaires, les investisseurs ont déjà mis en œuvre 205,7 milliards 7 millions 869 francs burundais par rapport au montant prévisionnel de 226 milliards 259 millions 991 francs burundais, soit 90,61%. Sur 3012 emplois prévus, 1894 emplois ont été créés, soit 62,88%. Toujours dans la page économie, les projets de loi du budget général de l'État exercice 2021-2022 prévoient des nouvelles dispositions et des allocations prioritaires pour plus de 190 milliards de francs bondés. Ce projet de loi envisage des ressources de plus de 1 500 milliards de francs bondés et des dépenses de plus de 1 700 milliards de francs bondés. De détails dé dé dé dé dé avec Mireille. Quand nous sommes ensemble au studio Oui, Evariste, ce projet de loi budgétaire exercice 2021-2022 euh, prévoit un déficit euh, budgétaire de plus de 150 milliards de francs burundais contre plus euh, de 151 milliards de francs burundais contre 153 milliards de francs burundais pour l'exercice budgétaire en cours. Et comme euh, vous venez de le dire, Evariste, ce projet de loi prévoit des allocations pour euh, des grandes priorités retenues dans ce projet. C'est donc l'appui au projet de développement des coopératives collinaires pour un montant de plus de 87 milliards de francs burundais, la mise en œuvre de la politique salariale équitable dans le secteur public pour un montant de 34 milliards de francs burundais, la dotation d'un fonds d'entretien des routes pour le financement de la campagne d'entretien du réseau routier, ce qu'on a appelé zéro nid de poule, pour un montant de 28 milliards de francs burundais. Ce projet de loi prévoit également la poursuite du programme national de la subvention des engrais organominéraux pour un montant de 15 milliards de francs burundais, la poursuite des provisions aux élections pour un montant de plus de 13 milliards de francs burundais, ainsi que la poursuite de la construction des bâtiments administratifs pour un montant de 11 milliards de francs burundais, la subvention et production des semences pour un montant de 3 milliards de francs burundais, le recrutement des personnels enseignants pour un montant de plus de 2,7 milliards de francs burundais et du personnel de la santé pour plus de 850 millions de francs burundais. Et parmi les nouvelles dispositions dans ce projet de loi, je veux de vous le dire, il y a la dotation d'un fonds d'entretien des routes et cette dotation, euh, le financement proviendra de... Le financement de ce fonds d'entretien proviendra de l'institutionnalisation d'une taxe de la téléphonie mobile via les mégabytes. C'est à partir un, de 1 gigabyte que sera imposé un taux de 18 du coût d'achat et sera également introduit une redevance annuelle routière forfaitaire. Ce projet de loi budgétaire exercice 2021-2022 prévoit également des recettes issues de la vente des cartes d'assistance et maladie et ce sera et c'est fixé à 25 000 francs burundais pour euh, des gens à moyen revenu et de 100 000 francs burundais pour des gens à revenu élevé. Voilà. Merci, Mireille, pour tous ces détails. Commerce à présent, le Burundi peut avoir un bénéfice de près de 90 dollars par tonne de produits exportés par voie maritime par rapport à celui de la voie terrestre Dieudonné Dukundane, secrétaire exécutif du corridor central, la dit ce jeudi lors d'une émission en synergie diffusée sur les zones de la radio Isanganiro, mais il déplore l'insuffisance des bateaux de transport de ces marchandises, n'est-ce pas, Didi Gaimbat La voie maritime et la voie ferroviaire ont beaucoup plus avantageuses par rapport à la voie terrestre, entre autres, la réservation des routes publiques qui sont souvent endommagées par des gros camions qui importent des marchandises selon des données de condamnés secrétaires exécutif du Code central qui dit qu'un seul navire peut importer 1 600 tonnes au moment où un camion importe seulement 20 tonnes. Cependant, il ajoute que même si la voie maritime est plus rapide Des et moins chers, des navires de charge sont encore insuffisants. Jacques Biglimana, directeur général de l'autorité maritime et portuaire et ferroviaire, sait savoir que des nouveaux navires et celui de la Tanzanie vont appuyer dans le transport maritime très bientôt. Il y a également que le port d'Obujumbra va être modernisé. Chrysologue Moutoua, directeur général au ministère du commerce rassure que la voie maritime est plus rapide et moins Ainsi, cette fois apportait une valeur ajoutée comme le prix des marchandises diminue. Actualité internationale. C'est à l'actualité internationale. Je vous le disais, dans les titres, une dizaine de chefs d'État, parmi lesquels le français Emmanuel Macron, sont à Ndjamena, la capitale tchadienne pour les obsèques du président Idriss Deby. C'est prévu que la dépouille sera remise à la famille et l'Auton d'une prière à la grande mosquée de Ndjamena avant le départ pour Ndjaras non loin de son village natal, où le corps d'Idriss Deby Itno reposera désormais. En Inde, 13 malades du Covid-19 sont décédés ce matin dans l'incendie d'un hôpital de la Baliendo, au Bombay. On vous parlera également de nouvelles mesures prises par le Canada pour réduire les cas de contamination du Covid-19. Francine de Cougayo pour plus de détails. Une douzaine de chefs d'État participent à la cérémonie d'hommage dans la capitale tchadienne en l'honneur du défunt président Idriss Itno, un dernier hommage à celui qui a dirigé le pays pendant 30 ans. Avant le début de la cérémonie, tous ce vendredi matin, le président français, seul chef d'État occidental à faire le déplacement, ainsi que le chef d'État des quatre autres pays du G5, Sahel, sont allés rencontrer Mahmoud Debit pour des consultations sur Sur la transition qui se met en place selon la presse française. La présidence tchadienne avait annoncé lundi la mort du président Idriss Déby à l'âge de 68 ans des suites de blessures subies au front contre des rebelles. Son fils Mahmoud Idriss Déby, général de corps d'armée de 37 ans, est le seul homme fort du régime. Il dispose des plein pouvoirs, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans un an et demi pour de nombreux opposants qui ont toujours été réprimés par le régime d'Idriss Déby, cette prise de pouvoir n'est rien d'autre qu'un coup d'état institutionnel. En Inde, 13 malades du COVID-19 sont décédés ce matin dans l'incendie d'un hôpital de la banlieue de Bombay, a indiqué à l'agence France presse en responsable des pompiers. 17 patients étaient dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital. Quand un incendie s'est déclaré, 13 sont décédés et 4 autres ont été transférés dans d'autres établissements, a déclaré Morrison Cavary en responsable des pompiers, et le Canada a décidé de se suspendre pendant 30 jours les vols en provenance de l'Inde et du Pakistan en raison d'une hausse des cas de Covid chez des passagers arrivant de ces deux pays, a annoncé jeudi le ministre des Transports. Et l'ONG SES Méditerranée a indiqué jeudi avoir opéré au large de la Libye une dizaine de corps près d'un bateau pneumatique retourné qui avait été signalé en détresse avec environ 130 personnes à bord. Au moins 453 migrants ont péri depuis le 1er janvier. 2021 en Méditerranée, essentiellement sur cette route centrale au départ de la Tunisie et de la Libye, selon l'OIM. Merci à Francine Ndihokugayo, c'est sur cette actualité internationale que se referme cette édition. Merci à l'équipe qui était de l'autre côté de la vitrine, merci à la réalisation. Merci à toutes et à tous. Une bonne suite des programmes sur Sanganitou.